ce qui porte pour l'instant le bilan du naufrage de jeudi dernier à 211 morts. Le foot avec le mercato des entraîneurs, Hervé Renard, nommé à Sochaux pour tenter de remonter le club, actuel 19e au classement. Et puis à Valenciennes, Daniel Sanchez est écarté de son poste pour un éventuel, dit-on, licenciement. Un petit coup d'œil sur la bourre de Paris, le CAC 40 est en baisse, 0,32, 4150 points et Wall Street en nette